41 41ที่ไหนถามท le c h ม m i n สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ Où est le syndicat d'initiative? Où est le syndicat d'initiative? o u Avez-vous me p r o c un r r e u plan de la ville? Pourriez-vous me procurer un plan de la ville? p e u t o n réserver une chambre d'hôtel ici? Peut-on réserver une chambre d'hôtel ici? Où est la vieille ville? Où est la vieille ville? Où est la cathédrale? Où est la cathédrale? Où est le musée? Le musée. Où est le musée? C'est stamp. Dei tì nai. Où peut-on acheter des timbres? Où peut-on acheter des timbres? C'est dò mai dei tì nai. Où peut-on acheter des fleurs? Où peut-on acheter des fleurs? C'est tò dai tì nai. Où peut-on acheter des billets? Où peut-on acheter des billets? Tarer est où? Où est le port? Où est le port? Talat est où? Où est le marché? Où est le marché? Prasad est où? Où est le château? การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไร commence la visite า u ท n d c o m ี่ n c e la v อ s i t e การพาเที่ยวชมจบเมื่อไร visite q า a ท d se t e ี่ i n e la v อ s i t e การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Combien de temps dure la visite? Combien de temps dure la visite? Je voudrais un guide qui parle allemand. Je voudrais un guide qui parle allemand. Je voudrais un guide qui parle allemand. Qui parle italien je voudrais un guide qui parle italien je voudrais un guide qui parle français je voudrais un guide qui parle français.